Chers auditeurs, bonjour Aujourd'hui, nous sommes le 9 mars 2015, nous fêtons les gens de Dieu. Vous pensez ne connaître aucun gens de Dieu Détrompez-vous Dans la célèbre bande dessinée mannequin-picienne Gaston Lagaffe, à de nombreuses reprises, son collègue Prunel lance une injure sous ces termes, que nous pourrions traduire par « gens de Dieu ». Bref, le 9 mars 1959 changea la face du monde car c'est ce jour-là Que, à New York, une petite poupée répondant au doux nom de Barbara Millicent Roberts fut présentée pour la première fois au public, régulant ainsi le salaire des juristes. Alors, que se serait-il passé si Barbie n'avait pas existé eh bien c'est simple, sans barbie pas de matel, pas de matel c'est beaucoup moins de plastique produit, moins de plastique produit c'est moins de plastique jeté, c'est donc l'inexistence du sixième continent au milieu du Pacifique, sans ce continent les albatros ne mourraient pas étouffés, plus d'albatros c'est moins de poissons, moins de poissons c'est moins de baleines qui mangent les poissons, moins de baleines c'est moins de matières premières pour les crèmes de beauté, moins de crèmes de beauté c'est des filles plus moches, des filles plus moches c'est plus de choix sur adopte un mec et donc plus de mariage. Plus de mariage, c'est donc plus de divorce et donc un enrichissement des avocats. CQFD. Rendez-vous demain pour une nouvelle u-chronique que se serait-il passé un 10 mars. Jam, jam, jam.